Oui, j'en ai trop marre. Je dis que j'en ai marre. Si, si vous me voyez, et s l'état que je suis, ce n'est pas l'état de mon état. C'est l'état qui est provoqué et par la retraite. C'est l'état qui est provoqué par la retraite. Toujours les situations s t de la sincère. Comment Quand tu travailles, et le travail que j'ai travaillé, tu ne vois pas les situations de la sincère. q o m m e tu vois, comme、euh, tu vois, et les b a g a r e s Les bagages de q u e l u u n est sous la terre. Les b a g a r r e s de quelqu'un qui a travaillé. Les b a g a r r e s de quelqu'un quand il est arrive t à la veille. Je ne sais pas, parce que si on n'a pas les gens dans le gouvernement, ou bien qu'on devrait naissance, le s même s naissance m n que dans la famille et du président. Depuis que je suis sorti à la retraite. Ça fait 5 ans que je ne touche pas à ma pension. Quand tu arrives, et, et les mots qu'ils ont eu, la c r è v e la c r è v e la c r è v e pour l'argent et de la SNC. Jusqu'aujourd'hui, et les dérangements et des logeurs. Comment que je veux faire pour payer les loyers C'est mon propre argent que j'ai travaillé. Et dernièrement même, que j'arrive à la c r è v e avec. Et les c o l o n e é s à Bonga. Un officier un officier qui a servi quand même ce pays.、Oh, la situation est, est très délicate. La situation de ce pays, on ne peut pas comprendre par où est le comportement et de ces gens qui nous gèrent, où on va, et où on, on, on, on veut reculer, où que, on veut rester. On arrive. Tu p a r l e s mon frère. f a m i o tu parles, on arrive pour notre propre argent qu'on a travaillé. On n'a pas travaillé et cet argent avec les policiers. Quand d'abord que je partais au travail, et c'est le policier qui m'avait mis, mis dans le travail, ou c'est le midi qui m'avait mis dans le travail. Comment On arrive à la crème, on nous complique. Une complication abusive. Une, une complication non remarquée. On dit qu'il faut, faut, faut partir chercher, faut partir chercher、oh, le cas, cas d'identité informatisée. Ce n'est pas le même cas qu'on sait dans les patrons. Ça, c'est le cas qu'on t affaiblir.、Oh, le cas des réseaux. Un, un, un, un problème des réseaux. Un problème des connaissances. Comment Comment Si, si par exemple, on pouvait encore m é r i e r naissance A, J'allais dire à maman, il faut me, me renoncer. Peut-être que quand je vais venir, peut-être que je veux encore être née. Je peux être, par exemple, le président de la République. C'est pour cela que j'ai dit qu'on doit arranger les situations pour, tout, pour nous qui sommes à la troisième âge. Moi m a i s si tu,、si、tu veux me voir, je suis même dépassé et les troisièmes. Comment que j'arrive、ah, Les gens, pardon, je n'ai pas parlé mal des gens qui s'appellent gens. C'est-à-dire que même les, et, et, et les situations des personnes. Comment que, comment que dernièrement d'abord, quand que je suis arrivé au centre-ville, sous le grand r o u e goudronné e principal e de l'école privée, des défunts il y a même. Il y a un dandan que je viens souvent voir. C'est quand tu arrives chez moi, Manicolo. Chez moi, Manicolo, on te fait les griades. l l On te fait tout. L'autre fois, j a i pas laissé les carnets de la CC. n、ah, Parce que j'avais cru que et je vais toucher mon bonjour. Et l'argent, c'est là où c'était r e s t é Et ma carte de la CC, n c'est là où il s é t a i t r e s t é Pour quelqu'un. Qui a travaillé et, et son argent. Moi-même, moi-même, moi-même. m ê m e s i m ê m e s i et l'ancien joueur DJ Bientouari, et le lieutenant Massala. m ê m e s i il racontait, leur racontait e d'abord même que, et je m'en fous, hein, ça, ça, c'est pas mon、corps. c œ u r c'est pas elle, le、coeur. c œ u r c'est, c'est d'abord, c'est ma bouchée, c'est ma bouchée qui est tentée de vouloir, et me dit même, Euh, euh, ce que je suis en train, ce que je manque, je, je suis en train même de dire. Donc, ah, Fabio Fabio、ouais. Oui,、ouais. vous savez, q u a n d'abord, d mais, surtout le p r o b l è m e Il y a... quand l e b r o n i l v i e n t ici, quand l e b r o n i l v i e n e n t ici, il faut faire très attention. Il y a par exemple, Le, le problème qui est entré, qui a pris l'emploi dans le monde entier. Oh, b o k o u arabes! Oh, b o k o u arabes! Oh, b o k o u a r a b e Quand vous arrivez à Brazzaville, en République du Congo, en bas, et sous la voie, la route nationale numéro 1, il y a un village qu'on appelle Boko. Moi, quelque part, j'étais aussi avec les gens du gouvernement. Quand l'année est finie, on descend. On fait toujours que l'État. Et des budgets. On m'envoie, on m'avait envoyé que je v e u x dans tous les débats de monde et de demander q u est c e q u i l m a n Qui est c e q u i l m a n e J'arrive, je demande, j'étais avec mon adjoint armé à Bonga. On était même trois avec Geoffroy. Geoffroy aussi, c'est la même famille à Bonga. On, on arrive, on demande, c'est moi. C'est même moi. C'est-à-dire que le comportement qu'on avait affiché dans l'affichement, c'est ça qui me fait rire. Je n'arrive pas par ça et mon propre bouche, m e n f a u e d é r i r e On arrive, on demande. On m'avait demandé, de d e m a n d e r dans tous les départements. Ici, il y a les r a m e s Je viens faire les points. J'arrive à Boko, je demande. Et c'est Boko à les r a m e s Oh, tu parles. Oh, il y avait les, il y avait les Américains. qui Avaient entendu ici au Congo, il y a les b o k o h a r a m Ils sont partis, ils sont partis en, en Europe. Ils ont commencé à mettre dans les journaux et les radios à critiquer. La télévision a écrit les journaux des livres. Ils ont, ils ont mentionné que il y a les b o k o h a r a m Oh, c'est les b o k o Il manquait les ramets d e p a p i e r C'est ça l a s i t u a t i o n Je sais même pas comment qu'ils ont divulgué. Oh, le Boko Haram, le Boko Haram. Surtout encore, que je parle. Les situations et des b r a q u e u r s et dans le monde entier et les terroristes. Je ne sais pas comment ça va finir. Je ne sais pas où on p a r l e avec le comportement. Quand le Créateur qui nous a c r é é par sa propre création. Il n'avait pas, pas fabriqué les bandits. Il n'avait pas fabriqué les bandits. D'abord, tout ça. C'est à dire, ce sont les présidents qui nous commandent qui sont en train de, de faire les erreurs. Oui, ce sont les gens qui gouvernent qui sont en train de vouloir faire. Alors, c'est un petit problème. Pour éliminer le s problème s d e t e r r o r i s m e pour éliminer le s problème s des bandits, pour éliminer le s problème s des braqueurs. Ça, ça va finir. Si le président, par exemple, je ne dis pas qu'il me fera, si, si par exemple le gouvernement il veut que je travaille ensemble, moi je ne veux, veux pas avoir un p o s C'est-à-dire que mon poste sera que je dois le compléter aussi les idées. Si par exemple le président lui-même il peut décider, on met par exemple dans les, tous les blocs d'accouchement de tous les hôpitaux, on met、eh, quelques policiers, on met quelques agents et de la mairie. Parce que quand un enfant est naissant, c'est ça les gens de la mairie qui ont écrit et l'a dénaissant. c On peut prendre un bon féticheur. Un bon féticheur, on lui met dans le bloc d'accouchement. Il, il a son petit bureau. Si une femme met au monde un bébé, on lui dit que féticheur, viens voir, il y a le bébé qui vient de s é c é d e r Le féticheur, il va. Et détermine l'enfant qui e encore bébé. Parce que et les douleurs de la mort, la、si、l a m o r t c'est qu'on l a p e r s o n n e e s t trop grand. Si l'enfant est encore petit, on peut chercher de s moyen s éliminer l'enfant. Il dit que le bébé, le, le féticheur, il fait son travail. s e u l le féticheur qui va savoir que le bébé, si c'est、si、une fille, l il e sera e e par p x m il sera par exemple un bordel. Si c'est un garçon, Il sera le féticheur, il saura lui-même que le petit, bébé, le petit bébé, il sera par exemple b r a q u e u r il sera par exemple épédé, il sera par exemple, il va, il va vouloir faire l e t e r r o r i s m e s Oh, à partir, à partir de là, on peut, on peut laisser, on peut laisser, on peut laisser, on peut laisser d'un décrit et la dénaissance de, de votre enfant. Donc, je crois qu'on va, va se retrouver en France, à Marseille. Donc, j o r y j o r y tu vas commenter et je vois le sourire de j o r y o comme ce qu'il me voit. Il y a r o c a y a n je sais que vous étiez à Marseille. Astrid Abonga, tu es à Paris.、Hein. Quand tu arrives, le premier des jours, tu salues même l e p r é s i d e n t Mais je regrette même mes, mes pieds au départ. Que vous venez. D'abord, je sais que je veux voir Paris. Mais quand vous venez, je fais des doutes que Paris existe. Moi, je sais qu'il y, y a le Congo de b r a z z a v i l e qui e s riche. Parce que si vous avez aussi les soucis des autres, quand vous arrivez, vous pouvez au moins apporter une b o u t i e de neige pour que nous on c r o i o n s qu'il y a la neige en France. Vous venez et le bras ballon, comme le ballon q u est dans votre bras. Et c'est même que. Heuuu...、No. D'abord, Fabio, Heuuu、yeah. Ouais le frère, je suis a n train d a v a n c e z Avancez là, papa. Avancez là, fais, fais un pas là. Tu fais un pas l Oui, a s ça, tu vois, ça, c'est quoi le travail? Le travail qu'on est en train de travailler. On travaille Ok, le gouvernement. Des caisses et de l'argent. On, on peut voir le travail. Il n'y a, a pas les c o m m a n i s a t i o n Il n'y a pas les c o m m a n i s a t i o n Comment que、oh, on gaspille <rire> eh, eh, Ça me fait m a s r i e Ça me fait m a s r i e Comment que oh, oh, ça me fait pas rire Surtout si c'est. Quand j a r r i v a i s à p o n t e n o i r e c'est lui-même qui me fait l e recharges de mon téléphone. Yvan, Yvan, Ça va lui faire très mal. ça va lui faire très mal. lui très Parce qu'il ne faut pas oublier. Et les sociétés qui sont restées ici au Congo-Brazzaville. Si ce n'est pas une société de grillage, de brochet, donc c'est une société que l'on a fait un petit paquet pour laver et le vécu. Si ce s t pas les sociétés, eux, et de faire les restaurations, mais la fabrication de cul-de-sœur, ils, ils n'arrivent pas. Moi-même, d'abord, moi-même, si je peux gouverner, je veux faire les premières sociétés là où on va et fabriquer et les tiger coton. Parce que les gens ont toujours, les gens ont en les démangeaisons dans les oreilles. Ils doivent, ils doivent nettoyer, ils doivent nettoyer, ils doivent nettoyer. il Doit nettoyer et les o r e i l e s pour que je puisse bien suivre les journalistes. Oui. Mais, le son, le son m b i a l a il avait même envie de me voir. Il avait envie de me voir. Parce que, je sais que c'est la retraite. La retraite, la retraite, a perdu beaucoup de, de pensées. Pour les gars, et je me suis dit, c'est pour cela que. Je vois que ça, ça m'aide pas. Ça m'aide pas. D'abord, Jésus, Jésus seulement, je v a i partir.